Bonsoir, c'est Nico9070, je suis avec The Poussin et Cyrus de la communauté PS3, euh, donc nous allons parler de Red Faction euh, Donc, euh, sur PS3, moi je ne l'ai jamais fait, donc euh, Cyril et Poussin vont dire leur avis sur ce jeu, euh, moi je sais que j'ai connu euh, le premier du nom et le deuxième du nom sur PS2 que j'avais beaucoup apprécié notamment le fait de pouvoir tout casser euh, donc euh, est-ce que c'est le cas euh, dans, dans cet opus euh, Cyril Latron donc moi personnellement euh, Red Faction c'est un jeu que j'ai beaucoup apprécié euh, à la fois pour l'aspect euh, solo et multijoueur euh, c'est un jeu qui a été développé avec un nouveau moteur graphique qui permet de tout casser ou quasiment tout côté dans le décor ce qui est très plaisant très défoulant euh, C'est un jeu, moi j'ai beaucoup aimé le, le, le scénario solo. C'est un monde ouvert, mais néanmoins il y a pas mal d'objectifs, des missions principales, des missions secondaires, ce qui fait qu'on s'ennuie qu pas trop. Elles sont assez variées. Il est beaucoup comparé à une espèce de GTA-like sur Mars. Bon, c'est un espèce, pour moi c'est entre un GTA et un burnout. Euh, c'est entre les deux. Euh, c'est difficile à se rendre compte là. Hein. Bah c'est GTA pour le monde ouvert et burnout pour l'aspect parce qu'en fait c'est C'est aussi beaucoup en voiture, quoi. en fait on passe beaucoup de temps en voiture. Euh, il enfin, y, y a les deux, il y a, y, a, y, a, y a à pied et en voiture, il y a les deux. Il euh, y a pas mal d'armes différentes, il euh, y a des missions variées. Euh, bon, ce qui m'a gêné moi c'était l'aspect graphique, parce que l'aspect graphique il est beaucoup dans les tons rouge-orangé. Donc ça pique un peu les yeux. Euh, C'est un petit peu dommage, mais cet aspect s'atténue en fin de jeu. C'est-à-dire quand dans le solo. Euh, les, les derniers dernières cartes de la fin en fait c'est divisé en différentes cartes en différents mondes euh, sur Mars hein, parce que c'est un jeu qui se passe sur Mars bien sûr euh, les dernières cartes sont plus dans les tons enfin euh, elles sont elles sont moins rouge orangé et il y a plus de vert on va dire euh, voilà mais sinon graphiquement il, il est assez joli c'est juste cette teinte rouge orangé qui est qui est, qui moi m'a gêné quoi. Euh, et au niveau du multijoueur il est très bien euh, Il a pas de défaut particulier au niveau multijoueur, il a tout, toutes les options qui vont bien, les invitations, créer un groupe, il a pas mal d'armes, créer des parties privées, enfin il a tout ce qu'il faut. Il y avait pas mal de monde, il y avait parce que bon, depuis je l'ai revendu parce que bah, je suis passé à un autre jeu et, et, et Voilà pour des raisons X ou Y et puis je voulais, je voulais récupérer de l'argent pour, pour racheter d'autres de, de, de, de, de jeux derrière. Mais néanmoins c'est un jeu que je pourrais très bien racheter dans le, dans, dans le futur en occasion. Et si, y avait des, si je retrouvais des amis qui jouaient dessus, enfin, parce que bah, encore une fois c'est un bon jeu, bon gameplay. Euh... Bon il a pas vraiment, il a pas vraiment de défauts et voilà, voilà globalement mon avis. Juste pour rappel c'est c'est pas un FPS, c'est un c'est un tir à la troisième personne hein. Ouais. Hein, bien oui c'est vrai, donc c'est vrai que ça peut gêner certaines personnes, c'est vrai que c'est moins immersif qu'un qu FPS. Euh, ça a le sentiment des fois d'aller moins vite qu'un FPS, mais néanmoins je trouve que c'est tout à fait euh, acceptable. Poussin ben moi j'ai beaucoup aimé le jeu en fait, euh, le monde ouvert est très bien fait, les missions euh, dans le solo sont euh, assez diverses et variées pas obligé de faire euh, toutes les quêtes annexes en fait tu peux aller directement à l'objectif principal et ça ça m'a bien plu parce que comme ça le, le jeu ça te permet d'aller un peu plus rapidement pour finir le solo et pas, pas durer euh, une éternité non plus euh, le fait de pouvoir tout détruire c'est vrai que c'est très très plaisant et très défoulant et ça, ça repose euh, moi je l'ai revendu aussi pour, pas pour les raisons X ou Y mais pour des raisons WZ mais euh, parce que tous mes copains ils l'avaient revendu donc euh, ça sert plus à rien de l'avoir après mais euh, le multi est très très bien fait en fait il n'y a aucun lag euh, ou alors très très rarement euh, il y avait du monde dessus donc pour trouver des parties c'était très très bien en fait pour se retrouver très facile il gère pas les clans par contre mais bon ça à la rigueur on... c'est pas la principale c'est ouais, c'est moins grave c'est pas le truc qu'on attend du jeu mais un euh... système de grade quand même ouais il a un système de grade ouais, qui est pas très très facile à comprendre au début en fait c'est en fonction de couleur il pas de, de grade avec des étoiles ou euh, comme euh, les jeux à, à la code c'est une question de couleur en fait mais bon Allez, une fois que tu as compris ça tu as, as tout compris mais le grade n'est pas le plus important en fait quand tu avances dans le dans le multi en fait tu débloques euh, soit des personnages soit des euh, soit des armes Parce que ton arme principale en fait c'est la masse et tu peux faire évoluer ta masse. Et euh, mais très plaisant. Et différents modes de jeu en, en multi, t'as les captures de drapeaux, t'as défendre des zones, t'as match à mort classique. Et euh, très bien, très très bien. Moi j'ai beaucoup aimé mes jeux et euh, même si c'était un jeu à la troisième personne et c'est pas le type de jeu que je préfère, mais euh, assez bien fait, très bien fait. Et euh, le côté rouge qui pique aussi un peu comme euh, comme Sirius. C'est, mais il a atténué en fait à la fin du jeu et euh, également dans les cartes multi en fait, parce que tu as d'autres cartes multi que tu peux acquérir par la suite et pique beaucoup moins les yeux aussi. Donc, tu veux voilà dire que tu, tu peux, euh, tu peux acquérir des, des cartes multi euh, au fur et à mesure sans, enfin je veux dire tu parles, tu parles pas de, de packs euh, à acheter sur le PSN, en fait, c'est des, des... des... Qui se débloquent au fur et à mesure. il y a, des cheat codes. Non, y, a... y a des cheat codes en fait, et t'as un code qui traîne sur internet de partout en fait où tu peux le débloquer tout de suite. Qui t'amène combien de cartes? cinquantaine j'hésitais entre, entre 50 et 100 mais je crois que c'est euh, 3 ou 4 ouais, ça 3 ou 4 c'est déjà pas mal gratuitement quand même ouais euh, bah, en fait moi pour avoir euh, testé un petit peu euh, juste la démo euh, j'en ai un souvenir plutôt plutôt bon euh, j'avais trouvé très original dans les modes de jeu, je sais pas si, si, si c'est votre cas Euh, J'avais trouvé justement le, la capture de zone assez intéressante, le fait de péter euh, euh, la base en, ennemie pour pour, pour pour construire la sienne. Enfin, c'est l'espèce de poteau là, l'espèce de borne. Je ne sais pas si vous vous rappelez. Euh, moi j'avais trouvé ça sympa et euh, par contre si je me souviens bien euh, on n'a aucune aucune arme avec nous euh, on les ramasse au fur et à mesure dans le euh, dans, dans la partie euh, online et c'est pareil pour euh, les espèces de sacs à dos qu'on récupère au fur et à mesure les... non, voilà. Par défaut, euh, par défaut t as, t as les sacs à dos c'est les, ouais, les jetpacks là, et, et euh, par, par défaut chaque carte a un type d'arme et un jetpack pour commencer et après, ça, ça peut être Aventrap, ça peut être changé. Et après, effectivement, euh, sur la carte, tu peux ramasser d'autres armes et d'autres... Euh, ça s'appelle plus des jetpacks, je ne sais plus comment ça s'appelle. Enfin, c'est des choses qu'on met sur le dos. Et ça permet effectivement de donner des, des pouvoirs supplémentaires qui sont, par exemple, euh, de foncer comme un bélier ou comme un rhinocéros euh, dans le tas, de, euh, de devenir quasiment invisible, euh, euh, de voler dans les airs. Bah, quand, avec un jetpack, justement, ça permet, de, ça permet de voler dans les airs. c'est sympa parce que c'est le genre de choses qu'on ne voit pas forcément souvent euh, sur un jeu... Euh, Enfin, je, je, je connais pas beaucoup de jeux comme ça où tu peux comme ça t'envoler dans les airs. Donc c'est très sympa parce que ça, ça permet de euh, d'inclure une troisième dimension, euh, euh, on va dire vers, vertic, euh, verticale dans le jeu. Euh, voilà et ça ça s'acquiert euh, soit euh, en début de carte quand on, si la si la carte est paramétrée comme ça, ou soit ben en, en cours de jeu tu tu les ramasses effectivement sur la carte à droite et à gauche. Voilà. Ok. Euh, quelque chose à rajouter Poussin? Non Cyril non plus Non bah non Moi c'est un jeu Que je conseille à tout le monde Que Enfin moi Moi clairement C'est un des meilleurs... C'est un des Meilleurs jeux auxquels j'ai pu jouer euh, Auquel j'ai pu jouer Cette, cette année voilà. Bon Heureusement que t'avais rien à rajouter euh, C'était Nico 9070 euh, Cyrus Et The Poussin De la communauté PS3